パフォー o ーロン 89.4 La Bell Rock tous les dimanches soirs de 18h à 20h sur89.4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 18h pile, bienvenue et bonsoir. Vous êtes、euh, à l'écoute du 894. C'est Label Rock comme tous les dimanches de 18h à 20h en ce 1er novembre. Beaucoup de nouveautés ce soir, comme d'habitude. Et puis, une chose、euh, n'est pas courante on va faire une émission exclusivement avec une playlist française. Alors, j'ai pas dit que c'était que des artistes ou de la chanson française. Non, c'est soit des artistes français ou bien des artistes étrangers qui ont la particularité d'enregistrer sur des labels français. C'est le cas justement de ce groupe. C'est un groupe Qui s'appelle Starboard Silent Side, sûrement une des plus belles révélations de l'année. Très bonne soirée donc dans la Belle Rock, on est ensemble jusqu'à 20h. There are words and sentences, signs and coincidences, cannot be erased. There are hearts like shadows. Like mirages, like rainbows, cannot be embraced. And rust from blossom to fade. There are ghosts and secrets dragging behind like fishing nets. the Et premier album des s a a r r b o d s i la e Side, je n t vous l v a prenant l'antenne i dit soir, s des plus en ce un bonne e a albums u u x q a reçus r cette e à t r é 2009, toujours très délicat et toujours é é l a g nouvelle, t Premier album d n c p o r et on en discutait il y a quelques semaines de ça, et on se demandait s'ils allaient venir justement du côté de la région, ça sera chose faite le 7 juin. 6 novembre prochain, Starboard Silent Side qui sera en première partie de l'artiste Fredo Viola du côté de la coopérative de mai à Clermont-Ferrand. Autre projet excellent, Hofgang, c'est une nouvelle sortie sur le label Infine. Rami Califé et Francisco Tristano au piano, accompagné d e m e r i c Westrich à la batterie. Un extrait tout de suite dans la Bell Rock, ça s'appelle Channel 7. On va dire un petit peu à l'image de cette Toussaint dimanche 1er novembre. Vous écoutez la Belle Rock sur le 89.4 Virgin Radio One avec o l f g a n g pour commencer. Channel 7, c'est un nouveau projet. Une Batterie de u x pianos réunis pour réinterpréter de l'électro. La recette est simple, mais oui, mais il fallait encore y penser. D'abord, on a donc Rami Khalifé, pianiste de jazz d'origine libanaise, accompagné donc au piano de Francesco Tristano, qui lui est un pianiste de classique.、Hein. Il s'était déjà fait remarquer dans cette émission avec notamment l'album Not for Piano où il réinterprète. Des grands classiques à Electro. On retrouvait par exemple des réinterprétations assez sympathiques d'Otaek, ou alors Jeff Mills est venu s'ajouter à ce duo de pianistes. Emmerich Westrich, batteur du groupe Cassius, qu'on aime bien dans cette émission, qui du coup lui vient rythmer on va dire les, les deux instruments à cordes. En tout cas, on s'est écouté Channel 7, donc premier extrait de leur premier album qui est sorti le 12 octobre dernier chez Infine. Et puis toujours chez Infine, on vous en a joué un extrait là. Semaine dernière, et on adore cet album. L'album s'appelle Yes Is More. L'artiste lui s'appelle Danton i p r o m musicien français très actif depuis quelques années. 12 titres dessus pour cet excellent album é l e c t r o mais qui plaira aussi aux amateurs de guitare. Voilà, on va laisser tomber l é l e c t r o quelques instants pour partir du côté de la folk avec un projet. C'est un duo parisien qui s'appelle My Girlfriend is Better than Yours.、Hey kid. Listen carefully, this song is about your life. You're gonna learn the truth about you. Yeah, you. Everything you do is l i k e shit, prick, dick. Everything we do is so chic, cosmic, romantic. You're so ugly, I'm so lovely. You're so stupid, I'm so smart. I'm so c o o l you're s o bad, you're so fat, you're so bad. I'm so funny, n o they c a n We hate you, we hate you, we hate you, we hate you. we You're a large y d u l t don't you know it? You have no friend except one, and he wants to see you die. You're so stupid. I'm so smart. I'm so, I'm so nice. I'm so cool. I'm so you smell bad, bad. You're so fat. You're so bad. I'm so funny. heures Passé e de 19 minutes, vous êtes tranquillement en train d'écouter la belle rock comme chaque dimanche de 18h à 20h sur Virgin Radio 1 89.4 avec、euh, une petite ritournelle que j'ai écoutée beaucoup de, de fois cette semaine. My Girlfriend is Better than You, c'est le nom de l'artiste. C'est un duo parisien en fait composé d'Olivier qui fait partie de, de groupes qu'on a pu voir. Tiens, du côté des Mardis du Grand Marais, Sid Maters t par exemple, ou alors Los Chicros accompagné d'une réalisatrice qui s'appelle Laurie. Ils se font donc appeler My Girlfriend is Better Than You. C'était aussi le titre de cet extrait. Un extrait qui nous vient d'un maxi, hein, 8 titres qui s'appelle For Play Hippie, disponible depuis le 12 octobre dernier sur le label c h i c r o d é l i c et C'est distribué par Discographe. Je vous parle des Mardis du Grand Marais, puisque dans quelques minutes, on va faire un retour sur la dernière date hein, des Mardis du Grand Marais. C'était mardi dernier, avec ce soir au programme de la b e l Rock des extraits du Songeur, mais aussi une session live signée La Canaille. Juste le temps de caler un extrait de g e r r y ce projet stéphanois, rencontre des Angels et du duo des Chanel. L'album est disponible depuis mai et vous pourrez les découvrir sur scène le 12 novembre prochain, puisqu'ils seront à l'épisode. Moderne à Lyon f a i s a n un extrait tout de suite dans la belle rock, ça s'appelle Dressed Souter. dans la b e l rock sur le label Le Toulousain qui s'appelle We Are Unique Records. Et on vous rappelle que Jerry s e r o n t donc en concert à l'épicerie moderne Lyon-Faisin. Ça sera le 12 novembre prochain. Puisqu'on parle de concert, mardi dernier avait lieu une excellente soirée hip and roll du côté de la scène de, des Mardis du Grand Marais, hein, justement à Riorge. Deux artistes étaient à l'affiche les Parisiens du groupe La Canaille hein, qui remplaçaient au pied levé, vous en souvenez, les Latitudes. Et en première partie, on trouvait un artiste lyonnais qui s'appelle Le Songeur. Le Songeur Accompagné sur scène par le DJ Soupadjé du Scratch Bandit Crew. 1, 2, 3, 3 titres live ce soir enregistrés mardi dernier. Chanson française, symphonie de la peur et prête à l'emploi. Merci. Merci à vous. Alors je me présente, je m'appelle Le Songeur. Je viens de Lyon mais je vais vers l'universel. Merci. Ça fait comme ça. Moi, politiquement, je ne m'implique pas plus que ça. <rire> J'aurais pu vous parler de la volonté de ce gouvernement à éteindre toute lutte. De ces patrons qui se licencient en se faisant dorer le parachute. De cette loi du capital qui règne aujourd'hui plus qu'hier. De cet ouvrier qui se lève avec la peur que sa journée d'usine soit la dernière. De ces prisons aéroportuaires qui fleurissent. De ces centres de rétention qui se remplissent. De ces sentences qui vont jusqu'à 18 mois fermes. Pour une histoire de frontière s ou d'épiderme, bref, ce ne sont pas mes affaires. Je suis ici pour chanter et me taire. Vous satisfaire, vous, mélomanes de salon, vous, cultureux que le savoir a rendu con, fort quand il s'agit de hiérarchiser l'art, de le classer dans une case, dans un style, et d'en faire cette sous-culture, ce bâtard qui aboie, ne parle pas, ou au mieux que l'on préfère sage, docile. Vous pouvez toujours nommer cette musique du rap. De la merde, de la poésie, ou même un blasphème littéraire si ça vous dit. Mais pour l'amour de Dieu, je vous en conjure, classez-moi en chanson française. 1. Classez-moi en chanson française. Le songeur. さて。<Okay. S 2> Ça fait Ce soir, j'ai crise textirité par ces clichés rappeurs Olex, dont je n'ai pas hérité. Je m'exprime en r i m e mon but, de le faire avec dextérité. Je te dis que dès le début, les dés sont truqués. Et ouais, je te parle de droit s tronqué, s de dignité tronquée contre un bout de papier. Pourquoi les compagnes des origines, je me sens traqué Demande au ministère de l'identité. Je te parle de justice si proche du pouvoir, de ces médias si forts quand il s'agit d'émouvoir. Que tu r e v e n d i q u e tes revenus s o n t r e v u s à la baisse. On dit tu veux y arriver, revends du rêve à des ados en liesse. Tu verras bien combien le rap rapporte. Je porte de l'art 18-4 en bout les doigts. Mes paroles r o u e n t la visage découvert, sans escorte. La vue d'une porte fermée m'exhorte à continuer. Je n'abdique pas. Classe laissée, les rayons musique française. Tant pis si mes couples les te mettent mal à l'aise. Je r a p sans compter, sans demander combien. t u veux que je te dise, l'industrie du disque m e rend bien. t l a i s s e i s des rayons musique française. Tant pis si mes c o u p l e s te mettent mal à l'aise. Je rappe sans compter, sans demander combien. Et tu veux que je te dise, l'industrie du disque me le rend bien. J'ai du chant français qui court dans mes pages. Des mots bien foncés, couleur rage. Je ne fais rien de mal à part blanchir des nuits sales. Je deal des rimes pour presque d'aller. Juste par. Que ma musique vient d'ailleurs. On lui demande d'être un peu moins rappeur. On lui ferme des portes sans écouter ce qu'elle a dans le coeur. Juste parce qu'elle a l'apparence et le ton de plusieurs. On lui demande de faire un slam arc-en-ciel pour s'intégrer. Mais la couleur de ce que je vois résonne dans mes couplets. Je déclinerai ma réalité en rythme binaire. Le fond r e s t e r a le même avec ou sans caisse claire. Comme Léo Ferré, et ma poésie sent anarchie pour le marketing, la s e u l e l o g i q u e à laquelle j'obéis. C'est la sincérité, mon écriture et les règles établies. C'est comme Jacques Brel et la bourgeoisie. j rentre pas dans le moule, ça me coupe l'appétit. Et puis c'est trop petit, j veux faire de la musique comme j'ai choisi. j veux plus de bouche à oreille pour l'album que j prépare. j veux que la presse et les médias me comparent. j veux une victoire de la musique, catégorie. Meilleur artiste piraté dans le pays. Ouais, j veux aussi r a t e r le prix de l'album au meilleur prix. j veux qu'on grave mon âme sur CDR. j veux que la vie continue à me céder des droits d'auteur. Que j'interpréterai en d'authentiques vers. Sur simple écoute, mes rimes prennent de la hauteur. J'en ai parlé à cette maison disque. s Ils m'ont dit non, on cherche un rappeur. Classe, mais c'est des rayons musique française. Tant pis si mes couples e te mettent mal à l'aise. Je rappe sans compter, sans demander combien. Et tu veux que je te dise, l'industrie du disque me le rend bien. C'est des rayons de m u s i q u e f r a n ç a i s e Tant pis si mes couples elles, te mettent mal à l'aise. Je rappe sans compter, sans demander combien. Et tu veux que je te dise, l'industrie du disque me le rend bien. c l 1. Merci. Merci à vous. La symphonie de la peur, 5 hivers. Qui p e u t p r é t e n d r e connaître ton sombre visage quand les médias, les sondages maquillent ton image. Soir, ta salive, un a r r i è r e g o u t d e combustible. Les cycles changent, mais la flamme est bien visible. Je te rassure, tes propos sont aussi violents que ces flashballs tirés à bout portant. Pourtant, ce monde, je ne l'ai pas choisi. Ce monde, devine qui le subit. Et c'est avec cette même condescendance que tu clames a u et fort. Fini la repentance. T'expliqueras à Ibrahim que si sa descendance a été sauvage avant d'être homme, c'est que l'Occident est passé par là et tant pis est gomme. Les pétains, les collabos et autres gros mots. Ça donnera des chapitres beaux et sans défaut. Une histoire qui ne te regarde pas dans le blanc des yeux. Mais avec des yeux de blanc, mon passé a des bleus. Que l'école de la République aurait pu guérir. Mais elle gradue l é c r i t Du pire au moins pire, j'ai compris que tes idées vont dans ce sens. Toi, tu pratiques le libéralisme mémoriel, mais on ne rapproche pas le peuple en exploitant leur souffrance. Moi, je vis comme séquestré dans mes séquelles, toujours du même côté les cœurs balancent. Tu m'obliges à en v o i r à mon voisin, à serrer les poings et à me dire que mon tas n'est ni le bien vu ni le bien vu. e n En bref, à répéter les mêmes refrains. Et je me bats pas pour des statuts ni pour le statut de victime, mais pour que nos mondes sachent que leur présence n'est ni un hasard ni un crime. m é moi, appauvri, v i e peu épanoui, ce monde, c'est toi qui l a c Choisis ce monde, c'est moi qui le subis. Et c'est dans l'anarchie que ton autorité se forge. Parce que ce pays aime l'ordre. Tu joues avec la peur des gens et les gens mordent. Les gens ont la rage et c'est de la faute de l'autre. Il y a cette majorité de France et moyen. Qui votent que des riches e t beaucoup plus de moyens Y'a cette majorité de France et moyens Qui f l i p u e n t de ne plus avoir de quoi payer leur pain Tes idées font l e toi t un serveur en pair En e équilibre quitte à être ultra sécuritaire Les sondages et cette vague sur laquelle tu glisses Et t'as une parole en guise de planche bien lisse Les sondages disent sécurité, tu cries plus de police p Si s la répression colle à l i n s i d e Mes sondages du drapeau, fierté hymne. Vlad, tu reprends l'air de la petite marine. Est-ce ton goût prononcé pour l'action Ou cette ambition d'avoir un horizon béton Apparemment, t'as des amis qui ont un gros fond. Avec toi, si les finances étaient une religion, la France aurait tout. Sauf un pays laïque, et on sera combien être choqué de voir un hexagone prendre la forme d'un pentagone. Et c'est en détruisant d e s ponts, en détruisant d e s ponts, en construisant d e s murs que c'est fait ton ascension. Quand pour mur et nuit, tu parles de la France qui profite, la France qui travaille, la France qui mérite, la France qui se lève tôt, celle qui paye des impôts, la France bien intégrée, Mais celle qui en trop. Mais ce que t'appliques, c'est juste l'apartheid et c'est foutu règle. Ici, c'est marche ou crève, fort contre faible. d'ailleurs c'est Char s contre Pierre, frère s contre frère, s j'aurais aimé t'entendre parler de paix planétaire. C'est juste la plaie qui restera planétaire. Tes intérêts te pousseront peut-être à penser plan de guerre. Combien comme t l a n t e à la place du cœur, un bouche se fabrique de f a u s s ennemis s e pour être plus populaire. Au fond de l'armement, une œuvre humanitaire, t'apprendras à le faire. Tu n'es pas de ce qu'on met sur la touche, ce monde, c'est toi qui l'as choisi. Moi, je suis ce con qui klaxonne quand le feu passe au vert. Je trouve qu'elle est bien trop. Cette caissière, mais quand même, je suis heureux d'avoir rempli mon putain de caddie de produits. Premier prix, Madine, là où la marchandise c'est l'homme, t'aurais pu être celui qui change la donne. Manque de bol, t'es comme les autres, t'as le cul posé sur ton trône et tu confonds à chaque seconde le monde avec ton putain de royaume. Eh bien, c'était、euh, le, le songeur.、Euh, retenez bien ce nom, vous n'en entendrez pas parler tous les jours. Est-ce qu'il y a des chômeurs dans la salle bon, bon courage à eux. Le texte qui suit s'appelle Prête à l'emploi. C'est parce que j'écris ce texte, parce que des f o i s j'ai l'impression qu'à la NPE, ça ressemble vraiment à ça. Donc c'est quand tu veux. C'est pas j Prête à l'emploi, emballez-moi tout ça. Un. Yeah. Nous recherchons ouvrir e à tout moment jetable. Personne docile, facilement modulable. Horaire interminable, vous parlerez boulot à table les week-ends et même dans le sommeil. Vos seuls amis seront vos collègues mariés à l'entreprise et à ses règles. Votre sueur égale bénéfice. CAP, employé robot, exigé, animal, accepté. パトロンペッパー、propos s t a f r e c a r Nous recrutons i hommes ni m a r i o n n e t t e Une personne qui coule sous le poids des dettes, ayant des factures et un frigo à remplir, ainsi qu'une voire plusieurs mouches à nourrir. En bref, un expert en découvert bancaire. Salaire à un s m i c tu râles la porte, e x p l i q u e r a ta femme qui supporte pas les ordres. Nous proposons un poste de secrétaire. De bonnes mensurations sont nécessaires. Quelqu'un d'à l'aise dans un tailleur, d e v a n t une cafetière. Effectuera des tâches ménagères. En bref, une femme fera l'affaire et pas de future maman. Femme enceinte, nuit au rendement. Nous recherchons deux crogories, deux dingues d'action, deux bien bâtis. Lieux de travail, grande surface, vous traquerez sans relâche les têtes louches. Vos six premières sont les arabes et les manouches. Vous serez payé au Car en barre volée, aucune discrimination ne sera effectuée. Attention, les candidats noirs et maghrébins sont n o s préféré. s Alors, si les courses poursuivent dans les rayons frais, ne vous effraie pas. N'hésitez pas, envoyez-nous votre CV. Cette société marche au mérite. Si tu ne bosses pas, c'est u e m p r o f i t e Prends ce qu'on dort. Fiche, des règles de riches faites pour les riches. Cette société marche au mérite. Si tu ne bosses pas, c'est q u t'en profites. C'est peut-être la triche, mais moi j m'en fiche. Je me frotte des mains p m u r n je serai plus riche. Job, mon ECV, journée de sécurité, chiffre, compétition. Travail, l e transpire, consomme, vision. Vision capital, bénéfice. Condition 1. Prête à l'emploi. ごめんなさい。 Excellente session signée par l'artiste lyonnais Le Songeur. Écriture émouvante avec des mots, on va dire, superbement bien ciselés. Pas mal de thèmes abordés tout au long de cette soirée, un mardi dernier. Des thèmes qui lui sont chers, très personnels l'identité, l'exil et la famille. En tout cas, il y a un album qu'il a enregistré avec son ami Milka disponible. Il y a aussi un site MySpace www.myspace.com/slash Le Songeur. Heure. Prochaine session live dans à peu près, on va dire, moins d'une heure avec la canaille qui remplaçait au pied levé le groupe parisien Latitudes. En attendant, on part du côté de l'électro avec une nouveauté l'album d'Arnaud Robotini. L'album s'appelle Music Components Rêve 2. Il fait suite d'ailleurs au projet sorti l'an dernier. Le concept f a i t r appel à des potes et leur demander de remixer version Dancefloor, ces titres de 2008. Le résultat, c'est 12 titres qui mélange Le classicisme techno et la nouvelle scène électro, tous les mélanges représentés,、euh, ça va de la minimale jusqu'à la techno plus funky, le tout dans un esprit résolument club. L'album est disponible sur le label Dijonais Citizen Records, un extrait tout de suite dans Label Rock, ça s'appelle The Swamp Vals, remixé par Steve Moore, Arnaud Robotini. Et si vous voulez vous,、euh, vous lâcher, bah, franchement, c'est le moment. <you. S 2> Virgin r a な味を。 Bottini de Swamp v a l s e donc pour commencer, remixé par Stephen Moore sur l'album Music Component Rêve 2, je vous le disais, 12 titres qui mélangent hein, le, la techno avec cette nouvelle scène électro. L'album est fabuleux, il est disponible chez Citizen Records, distribué bah, nationalement en France, il n'y a aucun souci pour le trouver. Et puis à l'instant, Laurent Garnier, un extrait du,、euh, de son dernier album hein, qui s'appelle Tales of Kleptomaniak, avec un titre qui Qui s'appelle Pay TV, remixé par、euh, un artiste écossais, il me semble, hein, qui s'appelle o k a d b o n i s t u t u Remix, voilà. Trois remix en tout sur ce single hein, pour accompagner le titre original. Celui-ci convient de s'écouter. Il y en a un autre signé par The Emperor Machine et un autre par Scanix. Le tout disponible chez PS i a Recordings depuis quelques semaines maintenant. <truits> Et dans la Bell Rock, on reste dans l'électro, on reste du côté de la scène française avec un producteur lyonnais qu'on adore qui s'appelle Agoria. Un extrait tout de suite, ça s'appelle Solarized. Virgin. Radio. Session électro dans la Belle Rock avec un titre Solarized Goria disponible chez p i a s e Recordings. On va repartir du côté des guitares avec un groupe qu'on avait vu du côté des Mardis du Grand Marais. Un groupe qui s'est formé en 2001. Ils sont quatre, ils viennent de Rennes. Ils ont un parcours très intéressant. Première t r a n s musicale en 2002, mini album en 2003, Printemps de Bourges en 2003, premier album officiel en 2006, en 2007, Les Orokéennes de Belfort et puis en 2008, ils rencontrent le légendaire John. Spencer, je veux bien sûr parler des renais de Bikini Machine, un extrait de leur dernier album, ça s'appelle The Full Album, disponible depuis le 5 octobre dernier sur le label Platinum, un titre qui s'appelle Mister Syncope. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Très très vieille histoire entre mon corps et moi. Je voulais qu'il ondule et qu'il tangue avec éclat. Un jour, quelqu'un m'a dit Vous devez trouver votre danse. Mais ni le jack ni la breakdance ne m'ont a p p r i s la cadence. Et en suivant mon propre groove, des impulsions, je les trouve. C'est si bon. v o u s d h a oui, à danser. Certainement pas sur vos scènes, dans vos discothèques et dans vos salons. v o u s d h a oui, à danser. Auriez-vous l'amabilité? オーダービーアンサー、オーダービーウン J'ai essayé le swing le pogo, ça ne convenait pas. J'ai ruiné mes orteils sur le novo et la rumba. Les c h a r l e s t o n les manuels, les t w i t s les danses afro, le pogalou sans oublier la tech o n ma peau. Mais en suivant mon propre pr o u v e les impulsions je les trouve e c e s si n、bon. お父さんは私の思い出のない場所に行くこと l できま s 見たくない Un Extrait du dernier album des Bikini Machines de Full Album, je vous le rappelle, disponible sur le label Platinum. On va marquer une page de pub dans Label Rock. Restez bien branché sur s le 494. On revient dans quelques instants avec au programme de cette deuxième heure une session live avec la Canaille en retour sur les Mardis du Grand Marais. On vous parlera de la prochaine date évidemment des Mardis du Grand Marais. Et puis on va vous parler aussi d'un autre festival, un des plus vieux festivals, voire le plus vieux festival en Rhône-Alpes. C'est le festival Oreilles en Pointe. Ne bougez pas, on revient. Label rock, La rock électriquement, très satisfaisant. De retour sur l'antenne du 894, c'est la Bell Rock jusqu'à 20h avec Sébastien aux manettes. Je vous l'ai promis juste avant la page de pub, on va parler maintenant d'un festival qui s'appelle Les Oreilles en Pointe. Un festival découverte chanson, ça va se dérouler du 5 au 21 novembre prochain avec beaucoup de têtes d'affiches. Émilie Loiseau, Pauline c r o z e Lojo, Mathieu b o u g u e r t z Kent, qui sait qu'on va retrouver encore On va retrouver Orly Chap, Jim Yamaroudis, bref. On aura l'occasion d'en reparler dans ce programme parce que c'est vraiment un, un festival qui est très, très, très、euh, sympathique avec、euh, des tarifs、euh, très corrects aussi. Il existe d'ailleurs un site internet qui s'appelle www.oreilleenpoint.com.、Euh, J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler aussi, puisqu'on parle d'internet, que ce programme sera disponible sur le blog hein, de la Belle Rock. Si vous allez sur www.verginradioroan.fr, vous cliquez sur l'onglet La Belle Rock et comme chaque semaine, vous pouvez retrouver l'intégralité. Des playlists, des morceaux joués et la possibilité de réécouter le programme soit en streaming ou alors en téléchargement、euh, pour vos iPods ou vos téléphones portables. Les oreilles en pointe, premier gros rendez-vous, c'est ce jeudi 5 novembre avec le concert de Pauline Croze. Ça va se passer du côté de la Forge au Chambon Feuge-Roll. e Le lendemain, du côté de Planfoy, Mango g a z i sera là. Ça sera donc le vendredi 6 novembre. Et une artiste qu'on adore, qu'on a vue au théâtre de Rouen il y a Pas si longtemps que ça, il y a quelques années. C'est la très jolie Émilie Loiseau, samedi 7 novembre à partir de 20h30 à la Forge au Chambon Faugerolles. Et tout de suite dans la Belle Rock. Musique album de Émilie Loiseau, Sister. L'album s'appelle Pays Sauvage. Elle est en pleine tournée française jusqu'à fin décembre avec une date, on vous le disait, samedi prochain au Chambon Feuge Roll dans le cadre du festival Les Oreilles en Pointe. Un autre artiste francophone qu'on aime beaucoup dans cette émission, c'est l'artiste Kent. Double actualité puisque lui aussi il va jouer au festival Oreilles en Pointe. Ça sera le vendredi 13 novembre au Quarto à Unieux. Et l'autre actualité, c'est qu'il a un nouvel album. Album, nouvel album qui s'appelle Panorama, disponible depuis le 12 octobre. Un extrait tout de suite, ça s'appelle Inoxydable. La journée commence dans les vestiaires, à trois, dans le même casier. La dernière clope écrasée, le film à la télé, et la nana de la veille qu'on s'est b a i s é Ça continue dans les ateliers où ça sent bon le lubrifiant et les profs chiants. Et, histoire de rigoler, on fout des copeaux d'acier. dans la chemise du mec, un peu trop zélé. o c c d e n t a sur le nouvel album de Kent Panorama disponible depuis le 12 octobre dernier. Kent, de son vrai nom Hervé Despès, chanteur français né à Lyon hein, évidemment en 1957. Le 31 mars, hein, pour être précis, on le connaît, certains d'entre vous le connaissent pour être le fondateur du groupe rock Starshooter né dans l'explosion punk. C'était en 1977. Quelques infos supplémentaires sur Kent.、Euh, après la séparation de Starshooter en 1982, Kent. Se consacre à la bande dessinée et à des albums en solo. Nouvel album qui s'appelle Panorama. Alors, sur cet album, hein, si la plupart des chansons proposées ne sont nullement inconnues, on va dire qu'elles sont remises en perspective, hein, rhabillées de, de neuf, ce qui leur donne une vision assez différente et nouvelle. Beaucoup d'artistes dessus et des compagnons de, de choix, hein, des amis, puisqu'on retrouve par exemple Arthur h on retrouve Dominica, Barbara Carlotti, Agnès Jaoui et La Manifestation. Magnifique Suzanne Vega, qu'on va retrouver dans quelques instants. Juste le temps de vous dire que Kent, donc au festival Oreilles en Pointe, ça sera le 13 novembre prochain au Quarto et c'est à UNIEU. x Allez, Kent, donc tiré de Panorama, ça s'appelle Juste quelqu'un de bien. Et la petite voix américaine, c'est évidemment Suzanne Vega. Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Detonue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni, en évidence sur un mur. A wedding in Technicolor, a couple dressed up in pastel. Money、earned enough for little monthly gifts as well. She had a dream, like anyone, that she could someday meet a big star. But now that dream has disappeared, she only hopes that she's been so far. j u s t quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Demain, bien, destin, l tient, bien, i l e a n my life over the edge. I see the desert sand below me. The growling has been cut, and I'm afraid no one can show me the answers to my questions rising in the burning sun of morning. Falling through the air and hanging, I hear only sounds of warning. J'di e s bonjour à la boulangère, j'diens la porte à la vieille dame. アムスター・ダンス・ダンス・ダンス・ ちをっと一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ n つ一つ s つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ t つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一 n 一つ一つ一つ一つ一つ一つ e n 一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一 e 一つ一つ r つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一 a m b i t i o n de marcher sur eux, mais connaissent l'apport de vivre. Sur le bas côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence. Comme des gens qui parlent et qui doutent des trous de là, des apparences. Juste quelqu'un d e b i e n q u e l q u u e m n Still in her hand, just a gag of the gun. No fate, so grand. She could be your closest friend. Et Suzanne Vega dans la Belle Rock. Juste quelqu'un de bien. François Andy Atlas Mountains, do you do pour continuer. Et après, on retourne au mardi du Grand Marais. Do you, do you do you do you have to go? I leave you. Do you have to go? I leave you. Walk away, I want to. Do you do you do you, do you have to go? I leave you. Do you have to go? You, I get all of you, I miss you, I get all of you, walk away, I want you. What do you want me to do when I miss you? I get all of you, I miss you, I get all of you, walk away, I want you. Yes, I do, I do have to go, w a n t s to, me leave and believe in t o r yes, I do, I do have to go, w h a n t s to, me leave and believe in t o r No need even to、we'll、call you I c a l l total joy François h Andy Atlas Mountains, encore une superbe nouveauté française dans la Belle Rock ce soir sur le 89.4. Ce coup-ci, on était parti du côté de t a l i Tress à Bordeaux avec François h Andy Atlas Mountains. L'album s'appelle p l e i n e Inondable, deuxième album disponible depuis quelques semaines. On va repartir du côté des Mardis du Grand Marais. Mardi dernier, vous l'avez peut-être appris en allant directement à Riorge, la tête d'affiche qui s'appelait d e Latitude, t le groupe parisien, remplacé au dernier moment car un des membres du groupe avait dû être hospitalisé pendant le week-end. Et franchement, on n'a pas perdu au change puisque Cyril, Laure, toute l'équipe des Mardis du Grand Marais qui nous ont trouvé un remplacement de, de choix en la personne de la Canaille. 4 parisiens. Au répertoire musical assez vaste, puisque ça allait du rock à la world en passant par le slam. Marc, Walter, Nicolas, Mathieu, évidemment, une session enregistrée pour label rock. Révélation du printemps de Bourges 2007, un groupe qui s'est formé à Montreuil en Seine-Saint-Denis en 2006. Je vous le disais autour de Marc qui s'occupe du chant. Marc, l'autre, Barnaud hein, à la guitare, Walter à la basse et Nicolas, le DJ. Euh, apparemment, le nom du groupe qui provient d'un chant protestataire entonné par les ouvriers en 1871, La Canaille.、Euh, la Canaille qui a sorti d'ailleurs un premier album, hein, Une goutte de miel dans un litre de plomb, sorti en septembre 2009. Deux titres pour vous dans cette émission, Chroniqueur 1 et La course au trône. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre monde, c'est La Canaille. On commence à faire connaissance. Thank、um. you. don't l o o w s e u ne sonde. Bienvenue dans mon monde, bienvenue dans l'envers du décor. Là où l'amertume du foutu se transpire par tous les ports. Je rôde et m'enfonce dans les artères de la ville. Le profil bas, aux a g u e t navigue en terrain hostile. J'ai la m é l i c e aux pouces, mes gardes s u r à l'attente d'avance. Laisse-la courir, ma voix se propage en basse fréquence. Incontrôlable, infatigable. Une soif irrémédiable diffuse mes textes en sous-marin. Peste, reste introuvable, retranscrit. Tout ce que je vis, ce que j'entends et ce que je vois. J'suis partout et nulle part, toujours un œil qui traîne, puis monte sur scène comme un boxeur sur un ring. La tête froide, des points serrés jusqu'au dernier round. À scène, Vérim frappe droite, gauche, crochet, esquive et h y percute, libère la bête et o n p o s e un r a p d e l u t t e Ok. Alors, avant de remettre le couvert, petite auto-promotion oblige. Pour,、euh, ceux qui voudraient avoir plus d'infos sur nous, savoir quand est-ce qu'on joue, voir des clips à nous, une seule adresse, myspace.com slash la canaille. Si vous voulez lâcher d'ailleurs des commentaires, vous êtes les bienvenus. Et,、euh, on va se quitter avec un titre, encore,、euh, très gay, qui s'appelle La course au trône. Mais de qui se moque-t-on À chaque élection, c'est la même, le même affront. Nous sommes face au même problème. Les chiens se déchaînent et envahissent les tribunes monopolisent la parole pour notre plus grande infortune. Et comme d'hab, on regarde ça de loin à la mine d é p i t é d é g o u t é s d'écouter, dépité, ministre et député, s de grotesques promesses, de sinistres idées qui n'entraînent pour les miens que misère et précarité. Pouce parade, s mascarade s organisée, s politique du spectacle, saut télévisé, technique de com'. トークの popularité、なおみや、g a r d e l e s affichés a u r a s de célébrité。e n c h a î n a n douce: coup de pute e et coup e publicité. Tous les moyens sont bons pour e p i c i t é Impunité: Imp tous bénéficient de i m m u n i t é mais tout le monde sait que les plus grands escrocs. エリザベス。 Leur type, crier, leur mort, allez leur dire qu'on n'est pas dupe, qu'on les a criés, qu'on leur o f f r e u t mort, qu'un jour ils vont le payer. Allez leur dire qu'on o u b l i e r bien et q u o n l e tour sortira tous les dossiers. On e s traînera dans la bourre, allez leur dire qu'on n'est pas prêt à l'auder pour eux, pas prêt à rentrer dans leurs cheveux, q u la canaille c'est le c o n t e u x Allez leur dire, o u a i s criez-le sur tous les doigts, qu'ils aillent se faire f o r t ailleurs, ils n a u r ont pas l'envoi, x allez leur dire. Et n o s mais regardez-les, tous ces poseurs en costard, politiciens véreux, experts en bobards. a l l e z écouter tous, tous ces branleurs nous feraient croire que c'est pour notre bien qu'ils travaillent tard le soir. Qu'ils sont là, ni pour le pouvoir ni la gloire, mais pour servir le peuple, par amour, par devoir. Qu'ils s'occupent de tout. L'affaire est en cours, ce n'est plus qu'une question de temps. Bientôt viendront les beaux jours. Endormeurs de première, regardez-les les gras du b i d e Jouez les mecs exemplaires, jouez les guides. Ça pue le traître à des kilomètres à la ronde. Ça ferait longtemps qu'ils auraient pris des baffes dans notre monde. Normal, chez nous les carotteurs font pas long feu. Le retour de bâton, dis-moi au fond qu'il trouve senteux. Il joue avec nous, avec nos nerfs, avec nos sous. Le pire, c'est que ça continue. Putain de monde de fou, de fou, de fou. Allez leur dire qu'on n'est pas d i t u qu'on les a criés, qu'on leur en veut à mort, qu'un jour ils vont le payer. Allez leur dire qu'on n'oublie rien et qu'on a tout pour sortir à tous les dossiers. Allez leur dire qu'on n'est pas prêt de voter pour eux, pas prêt de rentrer dans leurs cheveux, la canaille c'est le contre eux. Allez leur dire, ouais, criez-le le Qu'ils aillent se faire voir ailleurs, ils n'auront pas nos voix. Allez leur dire qu'on n'est pas dupe, qu'on les a criés, qu'on leur offre à mort, qu'un jour ils vont le payer. Allez leur dire qu'on n'oublie rien et qu'on a tout. Hey, avant d'être allés dans la b o u e allez leur dire qu'on n'est pas prêt de voter pour eux, pas peut-être rentrer dans leurs cheveux, c'est nous c o n t r e e u x Allez leur dire, ouais, criez-le sur tous les doigts, qu'ils aillent se faire voir ailleurs, ils n'auront pas nos voix, allez leur dire. Allez leur dire Hey Une dernière fois Allez leur dire que n e s t pas du vol les a criés u o n l e u r o n s peu importe, t i e n j o u r i l s vont le payer Allez leur dire qu'on n'oublie rien et qu'on n a tout hey, Avant de les traîner dans l'amour, allez leur dire que les pas du vol e s a criés Voter pour eux, peut-être pas dans C'est nous qu'on veut aller leur dire, v o、ouais, é c r i e r le sur tous les toits qui s'inspirent pour ailleurs, ils n'auront pas le v o i t allez leur dire. La Canaille en live dans la Belle Rock e n r e g i s t r é mardi、merci、dernier、beaucoup. au Grand Marais. Chroniqueur 1 et la Course au Trône. Un grand merci à Marc, Mathieu, Walter et Nicolas, les quatre parisiens de la Canaille. On va continuer avec、euh, quelque chose qui est un petit peu plus rêche. Quatrième album du producteur,、euh, bah, un autre en parisien. Encore beaucoup de, de parisiens dans, dans la Belle Rock ce soir. Lui, il s'appelle Raoul s i g n é C'est un extrait d'un album qui s'appelle Tremont's Industry. Et un bel Objet, puisque c'est un double CD,、hein. il y a un CD son plus un CD multimédia avec dessus plus de deux heures de vidéo s et de documentaire. s Franchement, c'est un très bel objet qu'il faut absolument vous procurer au niveau de la musique. De magnifiques compositions et des chansons, la plupart sur des fonds de beat hip hop ou alors vraiment électro. C'est assez rêche comme son, mais en tout cas, nous on adore dans Label Rock. Voilà, Raoul Signé,、euh, c'est sur un label qui s'appelle Ad Noisyam, distribué en France par Toolbox. Un extrait tout de suite de de cet album, ça s'appelle ス and s k u l C'est sur le label Ad Noisyam, distribué en France. Vous lisez par Toolbox. L'album s'appelle t r e m o n s Industry. Excellent excellent produit. Hein, je vous disais, un CD de son et des vidéos, des extras. Plus d'une heure quarante-cinq, voire deux heures de DVD sur le deuxième CD. Avec pas mal de, de documentaires, de vidéos. Il y a même des dessins animés. Bref, vous allez adorer. La semaine prochaine, mardi, on retourne à nouveau à Riorge, au Grand Marais, avec Electro Boy 80. Tous ceux qui aiment. Dans Ou alors taper du pied sur le son des années 80,、eh、ben vous allez adorer.、Euh, Electro Boy 80, c'est un garçon qui vient de Vienne,、euh, pas en Autriche, hein, mais Vienne dans le Rhône-Alpes.、Euh, en général, il est seul sur scène, il s'accompagne de son Mac, il joue de la guitare et il chante sur ses propres arrangements. Au niveau de la musique, et、eh、b il revisite tout simplement des tubes des années 80, un tube New w a v e On retrouve par exemple des reprises de Soft Cell, Cure, Peel,、euh, les B-52s, Kraftwerk, Lyo, Taxi g i r l Kim w i l d bref, tout ça réorchestré à base de boucles techno, de basse, s de synthé à gogo et de pas mal de sonorités un petit peu un p e tarées, i t t peu tout simplement.、Euh, sur scène, qu'est-ce qu'elle nous marque de beau a l o r tel un DJ live Electro Boy 80 enchaîne les morceaux, ne laisse pas de respiration, tous les titres sont au même BPM, c'est-à-dire à 170 BPM, et tous les morceaux ne dépassent que rarement les 3 minutes. Voilà, ça joue vite, fort, c'est le rock'n'roll des années 2 0 2080 ou pas, mais en tout cas, nous on aime ça. Et、eh、ben, on va juger tout ça sur place. Ça sera donc ce mardi, et c'est tout de suite dans la Belle Rock. Electro Boy 80, ça s'appelle Surfing on the Radio Activity. Alpin Electro Boy 80 que vous retrouverez sur la scène des mardis du Grand Marais surfing on the radio activity. En première partie, tête d'affiche ce mardi, un groupe de l i l l e qui s'appelle Skip the h u g h e Concert、des mardis du Grand Marais. Toutes les infos sur reorge.fr, rubrique Bouger. a b e o c Label rock. Électriquement. La très satisfaisant. Extraits des Lillois de Skip the h u g e s et franchement, la soirée de mardi s'annonce chaud, chaud bouillant.、Hein. Soirée disco, punk, Skip the h u g e s donc venue de Lille, offre un mélange énergisant de punk, disco et rock'n'roll. Derrière Matt b a s t a r d leur leader au corps couvert de tatouages, tendu comme une arbalète enragée. J'adore les, les, les, les communiqués de presse des, des Grands Marais, c'est、euh, fantastique. Euh, avec sa voix venue d'ailleurs, les 5 Lascar osent tous les sons. Plus qu'une machine à danser, c'est une véritable machine explosive. Bourrés d'énergie à l'état pur. Ils sont la première partie a t t i t r é e de trust, ce qui laisse entrevoir un moment des plus décapants. En tout cas, ça va être du délire du côté de Riorge. Je vous rappelle que plein tarif 9 euros, 6 euros pour les tarifs réduits, donc étudiants, chômeurs, bénéficiaires des minima sociaux, tarifs jeunes de 13 à 15 ans, vous allez payer 3 euros et que finalement c'est gratuit pour les moins de 13 ans, à condition qu'ils soient évidemment accompagnés. Voilà, ouverture des portes à 20h30, salle du Grand Marais, ce qui de use plus electro boy 80 ce mardi On va rester dans le local avec de temps en temps, on reçoit comme ça des, des CD qui tombent dans la boîte aux lettres. C'est le cas pour un artiste qui s'appelle Alex Elou, un artiste régional qui a 19 ans, qui réside dans le nord de l'Isère. Il étudie le droit à Lyon. Il a commencé la musique en 2007 dans un groupe de rock et un an après, il a décidé de partir arpenter les rues, les salles de concert s e u l e n général, il est accompagné de son guitariste Vincent Claire, ses références musicales, b e n c e i Renan Luce ou alors Claire de Namur, jeune troubadour lyonnais, Alex et Lou qui composent et chantent ces chansons qui relatent les choses de la vie, les relations amoureuses, l'amitié, les voyages de façon gay, en général emmenés par des mélodies quelquefois plus légères et aussi conventionnelles. Et c'est un maxi en fait qu'on a reçu, enfin un single plutôt, il appelle ça un EP avec ma guitare. Moi j'ai deux titres en tout cas sur le CDR qui m'a été filé et j'aime beaucoup. j'ai... C'est pas toujours ma tasse de thé, mais en tout cas. En tout cas, deux titres qui m'ont bien accroché. Je vous passe le deuxième titre ce soir, ça s'appelle Mes vieux amis. Et franchement, vous allez voir qu'à la fin, vous allez chanter. Si, si, c'est garanti. Voilà, il s'appelle a LX. e Alex et Lou dans La Belle Rock, tout de suite. メイ 俺たちの祈りに夢中になって、俺た on part en vacances à nous l'indépendance on est loin de nos soucis de ce qui nous ennuie on d é c に私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために e たちのために私 e ちのために私たちのために私たちのため l 私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちの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 En s e l lacin, avec une mélodie en seul lacin, avec une mélodie en s e l lacin. marre d'écouter toutes les 5 minutes toujours le même disque à la radio. Désert l'indice. La belle r o c h Des désert des o n s Et du gros son. Contraste de musique entre Alex Lou et sa petite ritournelle, mes vieux amis. Je vous rappelle qu'il a 19 ans seulement, qu'il est du nord de l'Isère et qu'il étudie le droit à Lyon. C'est un EP de titre qui s'appelle Avec ma guitare. D'ailleurs, vous pouvez、euh, visiter hein, son site、euh, MySpace www.myspace.com. Alex Folk, A-L-E-K-S, et Folk comme le style de, mu de musique, F-O-L-K, et、euh, allez lui demander,、euh, allez acheter ses. Ces disques,、hein. franchement,、euh, c'est très très très bien. Voilà, et puis à l'instant, une nouveauté sur le label parisien qui s'appelle Born Bad Records. Le groupe s'appelle Jack of Heart et on s'était écouté Jack of Heart. Voilà,、euh, à noter qu'ils ont récemment tourné avec les Black Lips et que l'album donc est disponible chez Born Bad Records. Voilà, je regarde l'heure. On va être un petit peu à la bourre car j'avais prévu de terminer avec un long morceau de et on va faire comme ça d'ailleurs, puisque après tout, c'est la Toussaint. On va déborder un petit peu. Émission quasi francophone hein, puisque je Je vous Rappelle que tout au long de ces deux heures, je vous ai passé soit des artistes, bah, en général tous français, ou alors s'ils étaient étrangers, ils enregistraient sur des labels、euh, français. Et quoi de plus normal que de rendre un, un hommage à quelqu'un qui nous a quittés l'année dernière et qu'on qu aime tous C'est Alain Bachung, évidemment.、Un、long morceau sur son dernier album qui s'appelle Bleu Pétrole. Le morceau, c'est comme un Lego, un morceau écrit par Gérard Mancet. Voilà. On se retrouve donc、euh, bah, demain à partir de 7h30 pour les infos. Et puis, concernant les mardis du Grand Marais, bah, ce mardi à partir de 20h30. 20h30 pour Electro Boy 80 et Skip the h u g e s Passez une excellente fin de soirée et donc à la semaine prochaine, 1 8 h 2 0 sur le 894 pour La Belle Rock. Ciao tout le monde, soyez sages, mais pas trop. C'est un grand terrain de nulle part. Avec de belles poignées d'argent. La lunette d'un microscope et tous ces petits êtres qui courent, car chacun va qu'à son destin, petits ou grands. Comme dira les siècles égyptiens, péniblement, apporter mille fois son poids sur lui, sous la chaleur et dans le vent. Dans le soleil ou dans la nuit, Voyez-vous ces êtres vivants, Voyez-vous ces êtres vivants, Voyez-vous ces êtres vivants. Quelqu'un a inventé ce jeu terrible, cruel, captivant. Les maisons, les lacs, les continents, comme un égo avec du vent. La faiblesse des tout puissants, comme un Lego avec du sang, la force décuplée des perdants, comme un Lego avec des dents. Comme un l e g o avec des mains, comme un l e g o Voyez-vous tous ces humains danser ensemble à se donner la main. S'embrasser dans le noir à cheveux blonds, à ne pas voir demain comme ils seront. Car si la terre est ronde et qu'il s'agrippe, s n t au-delà, c'est le vide. Assis devant le restant d'une portion de f r i t e s Noir sidéral et quelques plats d'amibes Mes capitales sont toutes les mêmes devenues Aux facettes d'un même miroir Ier, de noir Comme un Lego, ー a i シ sans m é ー o i r e Facette d'un même miroir Vêtu e d'acier, vêtu e de noir Comme un Lego mais sans mémoire ダンジーダンジーダンジーダンジーダンジーダンジーダンジーダンジーダンンジーダンジーダンジーダンジンジンジーダンジーダンジーダンジーーダンジーダンジー c e sont des gens dans des chemises Comme durant ces siècles de la longue nuit Dans le silence ou dans le bruit Dans le silence ou dans le bruit Dans le silence ou dans le bruit.、Goodbye. La Belle Rock, tous les dimanches soirs, de 18h à 20h, deux heures de son, pas comme les autres.